monde qu'on a laissé derrière J'ai oublié le monde Ces systèmes bien huilés Ces cornes qui abondent Mais qu'on vide sans compter Profonde, et son ciel bien trop bleu. J'ai oublié le monde. De toute façon, l'était foutu. J'ai même vu la Joconde. oublié le monde il était périmé il en reste quelques ondes qui tiennent dans ma télé